Il se trouve qu'aujourd'hui, euh, les monnaies locales ont été euh, officialisées dans une loi qui concerne l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire dit que l'économie sociale est l'économie sociale et l'économie sociale bilité publiquecurr égalité entre les fournisseurs de respect des règles de concurrence ou autre. n'oublions pas que les monnaies locales non est tout les c'est cette question qui sera tranchée notamment par le juge.